JHS, c'est avec l u i que vous avez passé cette soirée. Dans quelques instants, vous allez retrouver la sélection des nouveautés du Music Line. Je vous souhaite un agréable week-end. Nico, tout de suite sur Galaxy, il est 20h01. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Music Line. Thank、you Einen. Wir brauchen ein richtiges Instrument. m on. Like dark black on a